Pourquoi se concentrer sur la diversité et l'inclusion au travail On entend de plus en plus parler de diversité et d'inclusion dans le milieu professionnel car un nombre croissant d'entreprises se sentent concernées par ces sujets. Mais que sont la diversité et l'inclusion Pourquoi sont-elles si importantes pour les organisations Et comment pouvons-nous les promouvoir Tout d'abord, nous devons comprendre que la diversité et l'inclusion sont deux concepts interdépendants sans pour autant être interchangeables. En effet, Un lieu de travail diversifié ne signifie pas forcément qu'il est inclusif. La diversité se réfère tout autant à l'ethnicité, la formation scolaire, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, aux capacités physiques, à la nationalité, à la culture et aux croyances, en résumé. Elle reconnaît le fait que chaque personne est unique. Or, à l'ère de la mondialisation, cette diversité se traduit dans les entreprises par du personnel au profil très différent. Même si l'on emploie des personnes aux profils variés, si la culture d'entreprise ne tolère pas de perspectives différentes, il sera très dur de créer un lieu de travail véritablement inclusif. Ceci nous amène alors à mieux comprendre l'inclusion. En effet, elle fait référence aux normes sociales, à la culture et aux comportements qui permettent à tout le monde de se sentir à l'aise et bienvenu dans un environnement inclusif. Chaque personne est traitée de manière équitable et respectueuse et a accès de façon égale aux opportunités et ressources. En d'autres termes, l'inclusion aide à développer un lieu de travail sain. Elle est essentielle pour la réussite des actions de diversité. Privilégier cette diversité par l'inclusion de toutes et tous, c'est accueillir de multiples talents et créer de multiples opportunités. En effet, Les études montrent que les organisations inclusives sont les plus innovantes. Chaque personne y est exposée à des visions du monde unique, ce qui engendre des perspectives originales et des solutions innovantes face aux défis mondiaux.